attendu qu'en principe, selon Bintam, l'argent est une marchandise et que ce qui représente l'argent devient également marchandise, reprit le président, attendu qu'il est notoire que, soumise aux variations habituelles qui régissent les choses commerciales, la marchandise billet portant telle ou telle signature comme tel ou tel article abonde ou manque sur la place, qu'elle est chère ou tombe à rien, le tribunal ordonne, tiens, je suis bête, pardon. Je suis d'avis que vous pourrez racheter votre frère pour vingt-cinq du cent. Vous le nommez Jérémy Bentham, un Anglais. Ce Jérémy-là nous ferait éviter bien des lamentations dans les affaires, dit le notaire en riant. Ces Anglais ont quelquefois du bon sens, dit Grandet. Ainsi « Selon Bintam, si les effets de mon frère valent, euh, ne valent pas, si je, je, je dis bien, n'est-ce pas, cela me paraît clair, les créanciers seraient non ne, ne seraient pas, je, je m'entends. »« Laissez-moi vous expliquer tout ceci, dit le Président. »« En droit, si vous possédez les titres de toutes les créances dues par la maison Grandet, votre frère ou ses oires ne doivent rien à personne. » « Bien, bien, » répéta le bonhomme. « En équité, si les effets de votre frère se négocient, négocient, entendez-vous bien ce terme, sur la place, à tant pour cent de perte. si l'un de vos amis a passé par là, s'il les a rachetés, les créanciers n'ayant été contraints par aucune violence à les donner, la succession de Grandet de Paris se trouve loyalement quitte. »« C'est vrai ?» « Les affaires sont les affaires, » dit le tonnelier. Euh, cela « Cela peut poser, mais néanmoins, vous comprenez que c'est difficile. Je n'ai pas d'argent, ni le, le temps, ni le... Ni... »« Oui, vous ne pouvez pas vous déranger. Eh bien, je vous offre d'aller à Paris. Vous me tiendriez compte du voyage. C'est une misère. J'y vois les créanciers, je leur parle, j'atterre-moi. » et tout s'arrange avec un supplément de paiement que vous ajoutez aux valeurs de la liquidation afin de rentrer dans les titres de créance. Mais nous verrons cela. Je ne, peux pas, je, je ne veux pas m'engager sans... son qui, qui Vous comprenez Cela est juste. J'ai la tête cassée de ce que vous, vous, vous m'avez décliqué là. « Voilà la première fois de ma vie que je suis forcé de songer et de... « Oui, vous n'êtes pas jurisconsulte. « Je suis un pauvre vigneron et je ne sais rien de ce que vous venez de dire. « Il faut que j'étudie ça. « Eh bien, reprit le président en se posant comme pour résumer la discussion. « Mon neveu fit le notaire d'un ton de reproche en l'interrompant. « Eh bien, mon oncle, répondit le président. « Laisse donc M. Grandet t'expliquer ses intentions. Il s'agit en ce moment d'un mandat important. Notre cher ami doit le définir qu'on un coup de marteau qui annonça l'arrivée de la famille des grassins, leur entrée et leur salutation empêchèrent Cruchot d'achever sa phrase. »